54. 54. faire du shopping faire du shopping je voudrais acheter un cadeau je voudrais acheter un cadeau mais pas trop cher mais pas trop cher peut-être un sac à main peut-être un sac à main Quelle couleur désirez-vous Quelle couleur désirez-vous Noir, brun ou blanc Noir, brun ou blanc Un grand ou un petit Un grand ou un petit Est-ce que je peux voir celui-ci Est-ce que je peux voir celui-ci Est-il en cuir Est-il en cuir ou en matière synthétique Ou en matière synthétique En cuir véritable en cuir véritable c'est de la très bonne qualité c'est de la très bonne qualité et le sac est vraiment à un prix très avantageux et le sac est vraiment à un prix très avantageux il me plaît bien il me plaît bien je le prends je le prends puis-je éventuellement l'échanger puis-je éventuellement l'échanger Bien sûr. Bien sûr. Nous vous faisons un paquet cadeau. Nous vous faisons un paquet cadeau. La caisse est par derrière. La caisse est derrière.